you <laughs> Johnny, on l'appelle à queue. C'est pas bizarre. T'as vu ton gamin À onze doigts. C'est bizarre. Ça me gratte quelque part. De l'argent Non. C'est bizarre. Et l'autre qui me regarde en plus, elle est pas belle. On a dû l'aborder à coups de pied quand elle était petite. La pauvre. C'est bizarre. Sans le faire exprès. Il m'a foutu un coup de poing dans la gueule. C'est bizarre. Part jamais en vacances. Pas de gonzesse. Pas de b a g n o l e Va pas au cinéma. Montre jamais sa gueule. Végétarien en plus. Il aime les hommes.、Ah, comme c'est bizarre. Greg. You n e v i l you <laughs>